dol cu timor se's normal la veica ta e ca ieri non la ni a kiris mult tan grava e nasce me moras Régis va nous répondre maintenant à quelques prioris concernant l'espéranto. Régis, dis-moi, l'espéranto est-elle une vraie langue Des gens utilisent l'espéranto pour un tas d'activités différentes. Converser, discuter politique, écrire des poèmes, des nouvelles, des romans, des articles scientifiques et quelques-uns même pour travailler. Bref, pour communiquer avec d'autres personnes en toutes circonstances. Cela signifie que c'est une vraie langue. D'ailleurs, l'espéranto est reconnu comme langue à part entière par la majorité des linguistes et par des institutions internationales comme l'UNESCO. Enfin, il ne faut pas oublier que pour certaines personnes, l'espéranto est leur langue maternelle. En effet, quand des couples espérantistes de différents pays ont des enfants, ils font parfois le choix de l'espéranto en tant que langue du foyer. La première langue qu'apprennent leurs enfants est donc l'espéranto, et pour en avoir rencontré quelques-uns, ces enfants sont aussi épanouis intellectuellement que les autres. Mais pourtant, les vraies langues évoluent, mais l'espéranto n'évolue pas, si Comme nous avons pu le voir, l'espéranto est basé sur 16 règles de grammaire. Ce ne veut pas, dire, ce pas dire que la langue n'évolue pas, bien au contraire. Ainsi, le nombre de racines qui forment la base des mots, et donc le vocabulaire, est passé de 800 en 1887 à 9000 officiels à nos jours. De plus, un certain nombre de racines non officielles, mais qui le deviendront peut-être par la force de l'usage, vont apparaître. Les termes techniques ont été régulièrement intégrés à la mesure de l'avancée des technologies et je pense en particulier récemment au domaine de l'informatique. En 123 ans d'existence, la langue a connu de nombreuses évolutions comme la manière d'appeler les pays ou l'abandon progressif du, de la lettre « R au bénéfice de la lettre « k ». Je ne pense pas que le français ou la majorité des autres langues est plus évolué dans le même laps de temps. Reprenons maintenant l'histoire de l'espéranto avec Catherine. Catherine, je crois que tu vas nous parler aujourd'hui d'une grande organisation internationale espérantiste, S.A.T. S.A.T. S.A.T. est une association mondiale espérantiste qui se veut anationale. S.A.T. ça veut dire « Senna Tsiya Atsotsiyo Tutmonda » et elle s'adresse à l'origine à la classe sociale des travailleurs. S.A.T. a vu le jour comment Dès 1903, des clubs de travailleurs espérantistes apparaissent. On peut dire que cet éveil d'une conscience des ouvriers, renforcé par l'abomination qu'a été la guerre 14-18, amène un espérantiste à lancer un appel à la création d'une organisation mondiale des travailleurs. Cet homme s'appelle Adam Lenti et il signe du pseudonyme « Sennaziulo » ou « l'homme sans nation » ou encore « le citoyen du monde ». C'est ainsi que Sat voit le jour à Prague en 1921, porté par 79 ouvriers venant de 15 pays. Et que peut-on dire de Sat aujourd'hui Les principes qui la miniment sont adhésion individuelle, organisation à nationale et association indépendante des partis, avec pour objectif l'entraide, la culture, l'éducation et l'information. Aujourd'hui, SAT édite deux revues de haut niveau et a ses propres congrès internationaux. Il existe aussi une antenne parisienne de SAT qui s'appelle SAT Amicaro. Veno Aujourd'hui, c'est Madeleine qui nous apporte son témoignage. Madeleine, dis-moi, pourquoi et comment as-tu appris l'espéranto Eh bien, rétrospectivement, j'ai l'impression que j'étais imprégnée par l'idée de mondialisation. C'est un mot à la mode aujourd'hui, mais qui ne l'était pas encore à l'époque. Le déclic, ça a été le, de trouver dans un journal syndical un cours par correspondance que j'ai pratiqué pendant un an et j'ai appris les, les bases de l'espéranto de cette façon. Et le, le deuxième déclic, ça a été la, la rencontre... un peu inattendu, avec de jeunes espérantistes qui m'ont dit qu'on n'apprenait pas l'espéranto pour soi tout seul, mais qu'il fallait correspondre, qu'il fallait avoir des contacts. Et c'est ainsi que j'ai, en m'adressant au correspondant au cerveau, j'ai reçu toute une liste de, de correspondants éventuels. Et entre autres, il y avait parmi ces correspondants un prisonnier de guerre allemand qui était en France. Et euh, cette correspondance euh, a duré deux ans et ce prisonnier de guerre est devenu un travailleur libre et les espérantistes de la SAR, où, avec qui j'avais quelques contacts, euh, m'ont invité à aller les voir et à faire sa connaissance. Et vous savez, quand on rencontre un joli garçon et qu'on est, qu est jeune, hein, et surtout quand on se comprend, <rire> il se passe des choses, j'avais des étoiles autour de la tête... Voilà, c'était la, la, la première partie de, de, de ma vie espérantiste. Donc, c'était l'occasion de découvrir l'utilité de l'espéranto une, une utilité immédiate et parfaite. Et sur quoi a débouché cette correspondance, alors Eh bien, cette correspondance a débouché sur un mariage en 1950. C'était une nouvelle famille dans laquelle mon mari et moi, nous parlions espéranto, mais chacun de nous parlait aux enfants Sa langue maternelle. On fonctionnait sur trois langues, l'allemand, le, le français et l'espéranto. Euh, la mort de mon mari a brisé ce bel ensemble. et Je n'ai pas pu continuer à parler espéranto aux enfants, parce que c'était assez difficile euh, de tout concilier. Mais j'ai une de mes filles, qui a maintenant 55 ans, et qui va m'accompagner à Cuba, au congrès. et qui comprend fort bien l'espéranto, bien qu'elle n'est pas une pratiquante absolue. Donc ça sera un voyage à Cuba pour le congrès universel le... de l'espéranto au mois d'août de cette année. C'est ça. Yeah. L'aviateur Saint-Exupéry rencontra un jour le Petit Prince dans le désert du Sahara. Voici la suite de son histoire. J'ai donc dû choisir un autre métier. Mido devise electi Et j'ai appris à piloter des avions. Kai lernis J'ai volé un peu partout dans le monde. Mi etra mondo. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Kai mi tutte consentes che geografia io multe utilis almi. Je savais, du premier coup d'œil, reconnaître la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. Ainsi, au cours de ma vie, J'ai eu des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. De très près, je les ai vus. Ça n'a pas amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide... Je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro un que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours on me répondait. chiam oni respondis C'est un chapeau. Alors je ne lui parlais ni de serpent boa. Ti amalti ūmi parolis nek pri boa oi, Ni de forêt vierge ni d'étoiles. Nek pri pra arbaroj, nek pristeloj. Je me mettais à sa portée. Mi adaptigiis alties komprendpovo. Je lui parlais de bridge. Mi pri bridgeon. De golf, de politique et de cravate. Golf Golfludon, politikon kai kravatoj.